Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. nous sommes le 27 juillet 2021, voici les grands titres de ce journal. Le récent rapport de l'OMS et du ministère de la Santé publique sur la propagation du coronavirus dans les districts sanitaires de Kirundo Ngozi fait état de 550 personnes testées positives en l'espace de 4 jours du 21 au 24 juillet, compte rendu de lecture de ce rapport dans ce journal Et la commission Vérité et Réconciliation a lancé ce mardi à Améry de Bujumbura ses activités de recherche des fosses communes et exhumation des restes des victimes de la guerre de 1972. Vous en saurez davantage avec le président de cette commission. Et les habitants du quartier gassé à Améry de Bujumbura vivent dans la peur à cause d'un ravin qui menace leur maison et leur vie. Reportage à suivre dans cette édition. Que nous terminerons par la chronique santé. Comme d'habitude, les mardis, on vous parle aujourd'hui du traitement du diabète. Rendez-vous à la fin de ce journal. Ce sera avec Dr Laurent Iracosé. Il est endocrinologue, diabétologue. Voilà pour la sommaire. Vous n'avez pas Issan Vous ratez l'essentiel Bonjour. Deux personnes sont mortes sur la colline de Runanira au centre de Kirundo. La première est une femme du nom de Javier Deborah, native de Muyinga, âgée de 46 ans. Elle a été tuée à la machette par un homme qui s'est rendu à la police après le forfait. Le mobile du crime serait des suspicions en rapport avec la sorcellerie. L'autre personne a été tuée à 2h du matin ce mardi. Il s'agit d'un voleur qui s'est introduit dans une maison située sur la même colline. Daiseye Asman, âgé d'une quarantaine d'années, natif de la colline Rugero, zone Kirundo rurale, a été abattu par le chef de ménage lorsqu'il tentait de sortir à travers la fenêtre. Le gouverneur de Kirundo demande à la population de ne pas se faire justice, mais plutôt d'approcher les instances habilitées. Les habitants du quartier Gasekebouye à de Bujumbura vivent dans la peur à cause d'un ravin qui menace leur maison et leur vie. En effet, ce ravin s'agrandit progressivement et leurs efforts qu'ils avaient fournis pour essayer de se protéger sont anéantis. Ces habitants réclament donc le concours de l'administration. C'est un reportage d'Arthur Kavaouchi. C'est à la frontière du quartier Gasekebouye et Gikoto, à la 9e avenue, dans le quartier Moussaga. Les deux endroits sont séparés par un grand ravin et du côté de Gikoto, il y a des maisons d'habitation. Et du côté de Gasekewouye, ceux qui y avaient des chantiers ont suspendu les travaux au moment où les autres étaient en fondation. En profondeur, ce ravin présente un espace plat où les enfants ont trouvé un terrain de de jeu. Un des habitants nous dit comment ils avaient essayé de se protéger. Ils avaient essayé de soutenir les murs avec du sable contenu dans les sacs de ciment, mais avec l'augmentation de la pluie, cela ne tient pas. Maintenant, ils sont en train de soutenir l'autre côté pour éviter que ça déborde. Cependant, les doutes ne manquent pas, comme celui-ci le souligne. Les doutes ne manquent pas parce que ce ravin risque de croiser celui de l'autre côté et va en s'agrandissant vu que de ce côté, ça s'approche déjà de la route. Ces habitants demandent à l'administration de les aider à sécuriser cet endroit pour protéger les habitations des inondations. Nous demandons que l'administration vienne nous aider à protéger cet endroit et protéger les habitats des inondations. En l'entretemps, ces habitants ne cachent pas leur peur si une fois la pluie commence à tomber sans que rien n'ait fait. La peur ne manque pas. Si au début de la saison, des pluies Oui, la solution n'est pas encore trouvée. Cela dit que les ondes vont continuer à monter. Là-bas, il y a une maison, c'est celle qui est plus menacée. Au lieu qu'une maison construite s'effondre, il vaut mieux que ce soit la fondation car ça emporterait des vies humaines, mais aussi des matériaux utilisés. Ce ravin Dogasekewoye figure dans la liste d'autres ravin qui menacent les habitats et la vie des personnes dans la ville de Bujumbura. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Plus de 550 personnes ont été testées positives au coronavirus dans un délai de 4 jours, depuis le 21 jusqu'au 24 de ce mois, dans les districts sanitaires de Kilembangozi et Kilundo. Cela ressort du rapport conjoint du ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé OMS Burundi. Ces cas ont été enregistrés lors d'une campagne de dépistage de masse de 10 jours sur ces districts. Et le compte-rendu de lecture de ce rapport avec Vestine Boutoui. Ce rapport conjoint du ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé OMS Burundi, publié le 25 de ce mois, montre que le Burundi continue d'enregistrer des pics de cas de Covid-19 au cours des quatre derniers jours. C'est-à-dire du 21 au 24 de ce mois, avec une moyenne journalière de 140 nouveaux cas, alors que la moyenne jusqu'à là était de 26. Ces chiffres sont les plus élevés depuis le début de la pandémie. La majorité des 555 nouveaux cas de ces quatre derniers jours proviennent des districts de Kiremba, Ngozi, avec 272 cas et de Kirundo avec 220 cas où se déroule actuellement une campagne de dépistage de masse de 10 jours en réponse aux flambées notées au cours des 7 derniers jours. Au cours des 14 derniers jours du 11 au 24 juillet de cette année, ce sont au total 887 cas de COVID-19 qui ont été rapportés. Selon le même rapport, ces cas proviennent de 21 districts sur les 47 qui sont répartis dans 15 provinces sanitaires des 18 provinces du Burundi. 3 districts cumulent 72 38% du total des cas rapportés au cours des 14 derniers jours, c'est-à-dire Bujumbura Centre avec 150 cas, soit 16.91%, Kirundo 220 cas, soit 24.80%, et Kirimba 272 cas, soit 30.67%. Ce rapport conjoint du ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la Santé Précise que l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 depuis le début de l'année s'explique d'une part par la forte circulation communautaire du coronavirus, mais aussi par l'augmentation du nombre de tests effectués par jour par rapport à l'année passée 2020, notamment lors des campagnes de dépistage de masse aussi bien dans la communauté qu'au niveau des écoles secondaires à régime d'internat. Le 24 juillet de cette année, on a dénombré 943 voyageurs entrants dépistés au niveau des points d'entrée maritime et aéroports de Bujumbura et points d'entrée terrestre. Parmi eux, sept nouveaux cas de COVID importés ont été détectés. Un cas en provenance d'Éthiopie, un autre en provenance de la RDC et cinq autres en provenance de la Tanzanie. Merci Vestine Botoyi. Nous l'apprenons à l'instant même. Ces chiffres, ces effectifs diminuent sensiblement cette semaine, comparativement à la semaine dernière. Comme c'est confirmé par Luin Zitunga, médecin directeur de la province sanitaire de Kirundo, il signale également que certains patients commencent à quitter les lieux de confinement car ils sont déjà guéris. Il demande toutefois à la population de continuer à observer les mesures de prévention et de se faire dépister volontairement car tout se fait gratuitement. Abra Safari. La pandémie du COVID-19 est évidente en province de Kirundo, mais diminue sensiblement comparablement à la semaine passée. C'est une confirmation de Luis Itunga, médecin provincial de Kirundo, où il signale que les communes de Kirundo, surtout au centre, et également la commune de Wugavira, spécialement sur la colline de Kiri, où les effectifs sont nombreux par rapport aux autres localités. Même si le médecin provincial ne précisait pas les chiffres, il indique que la prolifération de cette pandémie est évidente en province de Quimundo. La preuve en est que, selon cette autorité sanitaire, ils ont décidé de prendre le lycée Sainte-Famille de Cagninia comme lieu temporaire de confinement, d'abord pour désengorger l'hôpital, ensuite pour mieux suivre les patients. Docteur Louis Tunga nous a fait savoir que jusqu'ici les patients bénéficient des soins. Une équipe du ministère ainsi que celle dépêchée par l'hôpital de Quimundo continue à les suivre de près. Certains d'ailleurs, continuent le médecin provincial, sont entrés de rejoindre leur propre famille parce qu'ils sont déjà guéris. Ils demandent toutefois à la population de se faire dépister volontairement sans sentir des signes cliniques de Covid-19, car tout se fait gratuitement. Quant au gouverneur de Kirundo, Albert Atunguimana, il rappelle à la population le maintien des mesures de prévention au Covid-19 et met en garde tous les récalcitrants à ces mesures prises seront sévèrement sanctionnés. Il faut que tout le monde sache que nous sommes dans une période spéciale. Termine le gouverneur, que chacun sache que nous sommes déjà engagés au combat contre l'ennemi qui est le Covid-19. Depuis Kirundo, à Safar pour la radio, Isanganiro. Isanganiro. Je vous l'avais dit, dans les titres, lancement officiel ce mardi à mérite Boujamboura, des travaux de recherche de fosses communes, exhumation des restes humains des victimes de 1972 par la commission Vérité et Réconciliation Sévère. Le président de cette commission affirme qu'elle connaît déjà des endroits où se trouvent des fosses communes renseignées, comme à Bouterele. Pierre Claver dahicharie demande aux citadins de fournir leur témoignage sur la tragédie de 1972. Au niveau national, nous avons... Plus de 4000 000 fausses communes au niveau national. En mairie de Bujumbura, nous avons des fausses communes renseignées. Même dans ce périmètre de buterere nous avons des fausses communes renseignées. Lorsque nous travaillons, nous quittons le concept de fausses communes renseignées. Nous évoluons vers les fausses communes vérifiées et confirmées. C'est pourquoi nous demandons aux Burundais de la mairie de se déplacer avec nous et de nous dire, voici la localisation précise de la fosse commune dont je vous ai parlé. Ici, nous sommes encore dans le vague où on nous dit, vous terrerez plusieurs fosses communes. Zone aéroport, d'autres fosses communes et d'autres fosses communes que nous avons dans nos écrits provisoires où on nous dit, tel bâtiment a été érigé sur une fosse commune. Voilà ce que nous allons éclairer. Éclairer la vérité, c'est toutes ces facettes de la réalité. Les fosses communes réelles qu'on peut fouiller. Les fosses communes sur lesquelles sont érigés des bâtiments. Les fosses communes dans les alentours de la ville d'Obujumbura. Je le précise, la ville d'Obujumbura en 1972 n'avait pas les dimensions d'aujourd'hui. Donc, il y a des fosses communes qui sont dans les alentours de la ville de Bujumbura et d'autres qui sont dans le périmètre de la mairie actuelle de Bujumbura. Et quant aux bâtiments érigés sur les fosses communes, le président de la CVR précise que cette commission n'a pas les prérogatives de les démolir. Toutefois, Pierre Claver dahicharie fait savoir que sa commission va transmettre cette question aux autorités habilitées à décider sur cela. Encore une fois, Pierre Claver dahicharie Lorsque nous trouvons des fosses communes sur lesquelles sont érigés des bâtiments privés ou publics, nous renseignons l'autorité publique les pouvoirs publics et nous lançons le dialogue participatif avec les intéressés vous comprenez que un bâtiment de 10 niveaux 12 niveaux, 15 niveaux c'est un gros investissement pour l'état, ça peut aussi être un gros investissement pour un privé on ne peut pas détruire ce bâtiment comme ça Parce qu'il s'agit d'une richesse nationale, mais dans la technique dans la justice transitionnelle et avec l'expérience d'autres pays, il y a moyen de symboliser l'existence d'une force commune dans le périmètre où est érigé un bâtiment. Nous l'avons vu en Allemagne, nous l'avons vu en Belgique, nous l'avons vu en France, il y a des bâtiments qu'on ne détruit pas mais dans leur proximité, on y érige des monuments symboliques. Dans ce travail, nous essayons de donner le temps au temps. Le premier jour, les personnes hésitent à témoigner. Le deuxième jour, deux personnes sont présentes. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe Les gens se surveillent les premiers jours, et les gens s'intimident mutuellement les premiers jours. Et donc... Nous savons que la ville est particulière, elle réagit différemment, mais au premier jour, on ne peut pas être pessimiste. Laissons le temps au temps et laissons les gens réagir. Il faut leur donner le temps de comprendre que cette vérité les concerne et les intéresse. Pierre Claver Ndaï président de la commission Vérité et Réconciliation, dont les propos ont été recueillis par Moïse Misago. Certains parents habitant la ville de Kayanza et ses environs apprécient positivement l'initiative de leurs enfants en vacances d'entreprendre de petites activités génératrices de revenus. Ce qui leur permet de faire des économies pour acheter du matériel scolaire. À la prochaine rentrée, Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, appelle les autres parents à encourager leurs enfants à développer la culture entrepreneuriale. Patrick Saint-Guillaume. Certaines de ces activités génératrices de revenus qu'exercent ces enfants en vacances sont essentiellement le commerce ambulant des arachides, des pans et beignets, de la canne à sucre, etc., ainsi que la fabrication des briques à navire dans différents marais environnant la ville d'Okayanza. Beaucoup de ces élèves sont du quatrième cycle de l'école fondamentale. Certains parmi eux avec lesquels nous sommes entretenus nous ont indiqué que l'idée d'entreprendre dans ce genre d'activité l'air est venue en tête après les enseignements reçus à l'école dans le cours d'entrepreneuriat. Ces enfants en vacances exerçant de petites activités. Génératrice de revenus continue en disant qu'au début de ses vacances en cours, ils ont demandé un petit capital à leurs parents pour mettre en pratique ces théories apprises en classe. Ils affirment qu'avec ce premier mois de vacances, leurs activités commerciales vont bon train. D'autres enfants en vacances exerçant ce type d'activité, nous les avons rencontrés dans le marais d'Ikarwango, en train de fabriquer des briques en argile. Ceux-ci disent qu'ils gagnent de ces activités au moins entre 50 et 100 000 pendant cette période de vacances. Ainsi précisent ces Les élèves en vacances en commune Kayanza et fabricant de briques, ils contribuent à l'achat de matériel scolaire quand la rentrée scolaire approche. Les parents de ces élèves contactés à ce sujet affirment que non seulement l'argent que gagnent ses enfants constitue un soutien important pour ce qui est de l'achat du matériel scolaire, mais aussi ces activités occupent ses enfants et les empêchent de vagabonder pendant cette période de vacances. Gilbert Nyandu, administrateur de la commune Kayanza, a pris d'autres parents ayant des élèves en vacances à leur permettre de développer la culture entrepreneur. Regardez le basage depuis Kayanza, Patrick Senghi va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. En, en bref, en actualité nationale et internationale, avant la chronique santé qui nous parlera du, dia, du, du traitement du diabète, le manque de statistiques au niveau de la diaspora burundaise afin de bien savoir à quel niveau ces dernières contribuent à la mise en œuvre des projets et programmes de l'État, c'est l'un des défis auxquels se heurte la diaspora burundaise. J'avais déjà fait le gentil qui en est le responsable le 10 et l'a dit ce mardi. À l'occasion de l'ouverture de la semaine de la diaspora, il plaide pour que la diaspora burundaise soit retirée de la direction générale et placée au niveau du ministère afin de bien juguler ces... Et difficultés. Et la dotation des stages de premier emploi à plus de 320 jeunes est l'une des réalisations du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions. Exercice 2020-2021. Déclaration du ministre Ezekiel Nibigila à la, tête de nos, à la tête de ce ministère ce mardi au cours de la présentation de ses réalisations annuelles. Ce ministre a indiqué que le ministère a tenu des ateliers visant à avoir le bénéfice de l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine et l'élaboration de la stratégie sectorielle. Édition 2020. Et sport en actualité mondiale, la Française Clarisse Abenenou, Abenenou est devenue championne olympique ce mardi 27 juillet à Tokyo en battant la slovène Tina Trejanc qui remettait son titre acquis en 2016 à Rio en jeu. La judokate Clarisse Abenenou était une des judokales les plus attendues à Tokyo. Très affectée par le report des JO l'an dernier, Clarisse avait vécu une période de déprime avant de reprendre le travail en vue de l'échéance d'estival de 2021 en juin dernier. La combattante bleue la plus titrée au mondial remporté un cinquième titre mondial qui n'était qu'une nouvelle marche vers le Graal, son Graal et ses cinq sacres européens montrent aussi sa suprématie dans un sport ancestral. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Le diabète mal traité peut endommager progressivement les vaisseaux sanguins qui, à leur tour, peuvent toucher de nombreux organes. L'endocrinologue diabétologue Laurent Irakosé indique que cette maladie ne guérit pas mais se contrôle. La personne atteinte est ainsi appelée à changer certains comportements comme son régime alimentaire. Les détails dans cette chronique santé signée Francine Diokugayo. On vous avait parlé dernièrement de cette maladie caractérisée par un taux de sucre dans le sang au-dessus des valeurs normales qu'est le diabète. Il se présente sous différentes formes, selon le docteur Laurent Hirakodze, spécialiste en endocrinologie-diabétologie. diabète de type 1, diabète de type 2, le diabète gestationnel est découvert pendant la grossesse, alors qu'avant la grossesse, il n'y en avait pas. Je dirais les principaux types de diabète sucré, parce qu'il y a aussi d'autres types de diabète... Les symptômes sont les mêmes, mais je dirais qu'il pourrait y avoir des différences en signes cliniques. Mais le diabète de type 1, normalement, les gens sont maigres au dépistage de ce diabète, ce qui est différent du diabète de type 2. Le plus souvent, il attrape des gens avec l'âge de plus de 30 ans, les gens qui sont obèses, spécialement avec une obésité abdominale. Parmi les principales complications du diabète, on citerait les problèmes cardiovasculaires. La majorité de ces complications peuvent être évitées ou réduites si la maladie est dépistée à temps. Ce sont des complications cardiovasculaires et euh, neuropathiques. Je pourrais citer la euh, rétinopathie, diabétique, je citerai aussi la néphropathie diabétique, et les cardiopathies, on pourra aussi citer les vasculopathies, c'est-à-dire qu'on aura des pathologies vasculaires. C'est pour ces raisons-mêmes qu'on verra qu'il y a des gens où il y aura des amputations des membres inférieurs. Mais tout cela arrive lorsque le diabète est maltraité. L'endocrinologue diabétologue fait savoir toutefois qu'il est tout de même possible de maîtriser la maladie en essayant de maintenir le taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 2 est traité surtout par les antidiabétiques oraux, mais en cas d'excès de stress, on pourra aussi utiliser l'insuline, plus ou moins l'insuline avec aussi les antidiabétiques -di -di oraux, qu'on appelle ainsi les, les ADO. Le type d'examé par la clinique c'est comme pour le diabète de type 1. On dose la glycémie et aussi on peut faire les périglycémie par voie orale aussi. On peut aussi doser les peptides C Réinsulinémie après ce test de provoqué par Le docteur Kozé donne quelques propositions qui permettraient d'éviter de déclencher un diabète. On peut adopter une alimentation équilibrée, on peut faire régulièrement du sport, on peut arrêter le tabac, consommer un excès d'alcool, perdre du poids en cas de surpoids. Il y a aussi des études qui ont montré que l'arrêtement maternel réduirait le risque du diabète chez l'enfant et chez la mère. Les rapports de l'Organisation mondiale de la santé montrent que selon les estimations, un million et demi de décès dans le monde ont été directement provoqués par le diabète en 2019. Merci Francine, merci docteur Laurent. Ici se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en vente par François Akimana. Au micro, Jean Boscondou, de a passé un très bon après-midi.